Unité 1, leçon 4, phonétique. Distinguer U, OU et I. Répétez. Salut Lou Salut Lisa Tu habites où Rue de Rivoli Rue du Roule Non J'habite à Toulouse, dans la Nouvelle Avenue, tout près de la statue.